mais qu'en stage 8. Lorsqu'il a atteint 8 ans, son grand-père est mort et son oncle Abutalib l'a parrainé, et il l'aimait avec grand amour et le préfère sur ses enfants.